J'ai dit faites-vous plaisir. Vivacité. Viva Vivacité, il est 11h. L'actualité avec vous, Delphine Vreux, bonjour. Bonjour, l'enquête sur l'attentat dans une église hier près de Rouen, en France. Un jeune de 16 ans est toujours en garde à vue, le frère d'un des deux terroristes, celui qui portait un bracelet électronique. Mais ce jeune semble ne pas avoir de lien avec l'attaque, déclare le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. L'adolescent était assigné à résidence depuis la fin de la semaine dernière. Le deuxième auteur de l'attaque n'est toujours pas formellement identifié. Plus de sécurité et plus d'attention pour les lieux de culte, c'est la demande des représentants des cultes en France. François Hollande les a reçus ce matin à Paris. Le recteur de la grande mosquée parisienne se dit sidéré depuis l'attaque d'hier. Il suggère une réforme dans les institutions de l'islam en France et demande que les musulmans de France soient à l'origine d'une formation beaucoup plus attentive des religieux. Il serait l'heure de prendre conscience de ce qui ne va pas dans cette vision mondiale de l'islam, conclut-il. Les chiffres aussi de la radicalisation en Belgique chez les demandeurs d'asile 20 personnes repérées en Belgique Une majorité d'Afghans, d'Irakiens et de Russes Un Syrien aussi, mais également un Chinois Neuf sont arrivés seuls, six en famille et cinq sont des mineurs non accompagnés. Certaines de ces personnes sont déjà en prison, d'autres en centre fermé ou en liberté. Mais ces personnes seraient surveillées de très près selon le secrétaire d'État à l'asile Théo Franken. Et on apprend aussi que la sécurité est renforcée ce matin à l'aéroport de Genève en Suisse, en Suisse, suite à des informations transmises par la France. C'est un français Michel Barnier qui va négocier pour l'Union Européenne le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne. Michel Barnier de droite est un ancien commissaire européen des services financiers, c'est aussi un ex-ministre français des affaires étrangères. La météo quelques averses aujourd'hui, 21-23 degrés, on va gagner quelques degrés à peine pour le week-end prochain. Le point RTBF Mobile Info avec Carole Gillet, est-ce que c'est calme ce matin C'est très calme ce matin, depuis tôt ce matin d'ailleurs, on ne perd qu'une dizaine de minutes sur le 17 Courtrès-Lille en direction de la France, des ralentissements sur 4 km, une circulation un peu plus dense sur le ring de Bruxelles dans le chantier entre Bercelles et Anderlecht en direction de Dilbeek, et puis un chantier aussi qui vous ralentit sur le 19 Bruxelles-Anvers, des sur 5 km, 10 minutes supplémentaires tout au plus vers Anvers. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et place à Stéphane à pied un air de vacances. Eh oui, c'est jusqu'à 13h. Merci beaucoup Delphine. Et rendez-vous tout à l'heure à midi pour le prochain point sur l'actualité. Cuisine Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Pieboeuf. Allez, c'est le moment de déplier la serviette de plage et de s'installer confortablement. Oui, je sais, au littoral, euh, bon, c'est pas top, ce sera pas folichon aujourd'hui, mais c'est pas grave. Dans euh, un air de vacances et sur la plage Vivacité, il y a toujours du soleil avec des tubes de l'été et tout à l'heure, il y aura Baltimora. avec le cri de Tarzan un petit peu ralenti hein, Tarzan boy et puis on va beaucoup parler de la météo figurez-vous aujourd'hui oui oui oui avec Denis Collard bien sûr la météo des plages et de vos vacances celle que vous lui demandez par SMS au 3063 pour un demi-heure l'envoi de message on parlera météo avec une application très sympa dans euh, la séquence conso avec Aurore Salsano et nous parlerons aussi météo dans les people en vacances puisque c'est une Miss Météo l'une des Miss préférées des Belges qui sera notre invitée à 11h30 il s'agira de Caroline Dessogne et pour bien commencer l'émission aujourd'hui franchement. Mais très bien, c'est Imani. Un air de vacances sur Vivacité. Take a breath. Rest your head. Close your eyes.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 This is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 top cette chanson de Imani euh, j'espère que vous l'aimez car euh, c'est ma chanson préférée d'été, voilà, s'il y avait un tube à retenir de cet été jusqu'à présent ce serait Imani d'ailleurs j'ai bien envie de l'écouter encore une fois c'est possible allez hop <rire> une deuxième fois Imani, bon je plaisante bien sûr mais on va quand même encore un peu profiter de la chanson parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer on va vous offrir des cadeaux exceptionnels des cadeaux gigantesques aujourd'hui direction Océade et Mini Europe. Les deux, on va vous offrir ça grâce à 365.be. Donc vous allez recevoir une invitation famille pour deux adultes et deux enfants pour Océade à Bruxelles, valable toute la saison 2016. Et en plus de cela, dans la même enveloppe, il y aura pour vous, si vous êtes notre gagnant, eh bien une invitation famille pour deux adultes et deux enfants pour profiter également de Mini Europe qui est juste à côté. C'est pas loin de la Tomium à Bruxelles. Donc restez à l'écoute car dans un instant et à tout moment, ça peut tomber. On va vous passer une musique très connue, d'un chanteur très connu, mais qui normalement chante en français. Mais là, on a été chercher une version étrangère de cette chanson. Et donc, ce sera la difficulté, le défi que nous vous proposerons tout à l'heure. Restez à l'écoute, parce que dans quelques secondes arrive notre premier tube de l'été. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be Top It, astuce congélation du jour. Nous, nous sommes les 5 congélations 5 congélation Top, Top It, de vrai dur à cuire. Ouais. On se tient toujours droit pour, pour facilement nous remplir. Top It, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec...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 Embarquement immédiat pour Seine-sur-Sambre, le festival le plus barge de l'été. Une scène flottante avec à bord, Hoover Phonique, Arnaud, Frère Vega, Juliane Peretta, Emma Bale, Jali, Aminé, Suarez et bien d'autres. Les 26, 27 et 28 août sur le site de l'Abbaye d'Aulnatoin. Info 070.de. Avec la Loterie Nationale, la Wallonie, la 2 et Vivacité.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 Connaissez-vous la boucherie C'est l'endroit idéal pour trouver les meilleures viandes, des salaisons raffinées et des plats préparés de grande qualité. La boucherie, rue des Dominicains et Saint-Paul à Liège et en Mouni à oui près de la Grand Place. Le commerce, autrement, localisé.com Jusqu'à 13h, vivacité, en air de vacances. Même quand il n'y a pas de soleil, il y en a sur Vivacité avec les tubes de l'été, vos tubes de l'été préférés. Euh, on les découvre, on les redécouvre surtout euh, tout au long de cette saison estivale. Et c'est donc le slobos avec la Bamba et à l'origine la Bamba, c'est un air traditionnel mexicain dont on situe la création en 1683. On était tous panés. Et alors il fera bien sûr l'objet de, de plein de reprises, dont la première est l'une des plus célèbres qui fut l'œuvre de Richie Valens, C'est en 1957. Et il faudra l'année 87 pour voir le groupe californien Los Lobos se réapproprier ses terres pour les besoins du film qui portera le même nom. Le morceau Trustera la tête des charts en de nombreux pays cet été-là. Nous sommes donc en 1987. Voici la Bamba. Ça, c'est pas des guitares à la verticale, n'est-ce pas C'est guitares en de cuir, comme dirait euh, Sylvain, qui réalise euh, l'émission en air de vacances et, et on s'amuse vraiment bien. D'ailleurs, on va aller chercher de Nicolas au bar de la plage. Hein, euh, il y est, mais il va vite revenir ici dans le studio, car il euh, vous dévoilera la météo de vos vacances. Vous pouvez lui demander à tout moment par SMS au 3063 pour un demi-euro l'envoi de messages, et puis également par email sur vivacité.be. La Jupiler Pro League est de retour en direct sur Vivacité. Ce vendredi dès 20h, Maligne, Club de Bruges. Ce samedi dès 18h, Moucron, Anderlecht et Charleroi Westland-Beverum. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Maillot, solde, solde monstre au meuble mailleux. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. Robert le dit, le fait et s'y engage.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 Et c'est le moment de vous retrouver, Denis Collard. La météo des plages et des vacances commence toujours. C'est une tradition par notre littoral où il faudra troquer le parasol contre le parapluie aujourd'hui. Bonjour Denis Bonjour Stéphane, et eh oui en effet c'est vrai que la situation se dégrade depuis ce matin le ciel a commencé à se couvrir au littoral et les fines pluies arrivent actuellement euh, d'abord par la région de la Panne puis ça va grimper euh, vers Ostende puis plus tard euh, vers knock les températures resteront donc coincées aux alentours de 20 degrés, toujours 18 degrés dans l'eau par contre euh, l'élément qui va encore être un petit peu plus gênant c'est le vent qui se renforce aujourd'hui dans le courant de l'après-midi avec un ciel quand même encore assez bien menaçant, on aura des petites rafales jusqu'à 50 km à l'heure, donc c'est vrai que ce sera quand même la journée la moins agréable depuis quelques jours, donc euh, bah, soyez patient ou mettez-vous bien à l'abri du vent, et en évitant les averses, on pourra quand même profiter de quelques petits rayons de soleil. Aline part à Berlin, en Allemagne, elle souhaite savoir s'il faut prévoir des vêtements de pluie dans son sac à dos, Denis Ah, Aline, Berlin, tout ça rime un petit peu ensemble. Ich bin eine Berliner. Et je vous conseille quand même, chère Aline, de prendre un petit vêtement de pluie, en effet, car demain, on aura certes des éclaircies. Mais vendredi, on a des averses attendues sur Berlin. Retour d'éclaircies samedi, de nouveau des averses dimanche. Et puis après, ça se stabilise un peu à partir de lundi. Les températures, c'est plutôt 25 à 26 degrés pour la fin de cette semaine. Et la semaine prochaine, on sera plutôt dans une fourchette de 23 à 25 degrés. Guten Tag. Dank Herr de Nicolas. Et euh, à tout à l'heure. Et ich liebe dich aussi. C'est voilà, tout ce que je sais dire en allemand. On écoute Florent Motte, Quoi de neuf Et puis on parlera météo avec Caroline Dosson. Et puis surtout de ses vacances, parce que ce sera elle, notre people en vacances, à 11h30. Et puis grand concours. Océan de Mini-Europe, restez avec nous. Quoi de neuf Quoi de neuf Ce soir, je suis sur la lune à Lola. Que tu me reçois Quoi de neuf, quoi de neuf Ce soir je danse sur les dunes En plein désert, les mirages font la loi Je me laisse entraîner Pour mieux m'envoler Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler Je veux juste planer avant de faner Que mes démons se réveillent et se mettent à danser Tu paraît plus Laisse-moi son laisse-moi pour mieux m'envoler, pouvoir toucher le soleil sans m'en me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, quoi de neuf, décoller comme une fusée Quoi de neuf, quoi de neuf, j'ai déjà tout misé Mes démons se réveillent, ils se mettent à danser oh. Soul Sister, c'était Train sur Vivacité. 11h23, c'est l'heure du jeu de plage. Un air de vacances. On va vous offrir la possibilité d'aller en famille à Océade et aussi à Mini Europe. Donc une famille va gagner un pass familial pour deux adultes et deux enfants pour profiter d'Océade pendant la saison 2016. Et aussi, un pass familial pour deux adultes et deux enfants pour également profiter de Mini-Europe. Nous sommes la Bruxelles. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant Et c'est géant Alors, on a pris une chanson d'un monstre sacré de la chanson française. C'est quelqu'un de très, très, très connu. Mais il n'a pas chanté qu'en français. Il a aussi chanté en japonais. Alors, écoutez bien ce qu'il faut trouver pour gagner ce magnifique cadeau. On recherche l'artiste, l'interprète. Pas le titre de la chanson uniquement l'artiste que vous allez nous envoyer par SMS au 6003, donc vous prenez votre GSM vous tapotez le nom de cet artiste si vous le reconnaissez et vous envoyez ça au 6003 par SMS je suis curieux de savoir s'il y en a qui vont trouver, écoutez bien <musique> Hey, c'est du japonais, c'est du japonais, mais c'est un artiste qui a aussi chanté cette chanson en français. Avez-vous trouvé de qui on parle C'est vraiment quelqu'un de très connu. Alors, si vous avez la réponse et que vous souhaitez aller à Mini-Europe et aussi à Océade, vous envoyez votre réponse maintenant au 6003. Bonne chance Et en attendant, Caroline Dosogne, voici Navi sur Vivacité. J'écoute du Miles Davis. Ma peine au fond d'une fiole Puisqu'on ne sera plus ensemble C'est fier qu'on s'abandonne C'est fou ce qu'on se ressemble on se reverra pas taimes temps te faire du mal L'amour c'est comme ça Tout ne tient qu'au détail Alors j'écoute du mal TV. Et le temps passe On s'afflige des supplices La peine c'est pas du toc des larmes de crocodile en fond Herbie en coque Donne-moi de tes nouvelles Si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime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 O, ty I capelli del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano, che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli par Quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva. Gente che va, si guarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensiero alla deriva per quell'idea di troppa lì. Anybody Qui vous a peut-être donné envie de manger italien ce midi? C'était Umberto Tozzi. Ah, il continue à chanter en plus. Hein. Ah, oui. Et on va finir par boire la tasse ici. Hein. Et c'est là que tu t'approches d'elle et tu lui dis Vorrei una pizza. Ou alors una pizza. Allez, les people en vacances, c'est maintenant. C'est l'une des présentatrices météo préférées des Belges. Caroline Dossogne est avec nous par téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour. Et ça nous fait plaisir de vous accueillir puisque euh, vous serez tout à l'heure sur la une pour nous annoncer, bah, on espère, du beau temps. Hein, euh, pour le week-end. <rire> oui. <rire> par exemple. Hein, voilà. Oui, voilà, pour le week-end. Les people en vacances, est-ce que vous êtes déjà partie en vacances cet été ou pas encore Non, pas encore. Et où partez-vous Est-ce qu'on peut savoir Euh, bah, je pars une petite semaine ici euh, à la côte. D'accord. Euh, dans quelle station balnéaire Une belle station familiale. Euh, Blankenberg, Ostende Non. Knock Non. C'est pas familial Knock. C'est pas familial Knock bon, Enfin bon, ça dépend. Ça dépend un petit peu de qui il va, quoi. Bon. Oui voilà. On n'en saura pas plus. Quel a été non. votre meilleur souvenir de vacances Ah, meilleur souvenir des vacances euh, bah, Des vacances en famille à Noël au Burkina Faso D'accord ouais. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel euh, Bon, bon j'ai fait du camping Maintenant l'hôtel c'est bien Ou, euh, ou euh, formule Airbnb Ou Omnid C'est bien aussi ça Oui, effectivement Piscine, mer ou montagne Alors... Euh, bon, j'aime bien un peu tout Mais sans excès. Par exemple j'aime bien d'aller à la montagne, mais je ne vais pas non plus euh, faire toutes les. me lever à 6h du matin pour aller grimper euh, ça. Profiter... au plus haut des tombées. Même chose, mer j'aime bien aussi, mais pas non plus, euh, pas, pas 15 jours de crêpes euh, oui. d'un côté et de l'autre. moi j'aime bien les deux. D'accord, mer et montagne. Bah, ouais. Tiens, la météo idéale de vos vacances, c'est quoi Euh, ben, pas trop pluvieux, évidemment, c'est quand même mieux, mais pas trop chaud non plus. Je suis pas une fan de les, des grosses chaleurs, j'ai un peu de mal à supporter y ça. Je, je vite des insolations, donc... Euh, Avez-vous un sympa. apéro ou un cocktail favori Un apéro, oh, ben, un truc bien frais, euh, oh, une bonne petite sangria, euh, ou un mélange cava-sangria, c'est pas mal ça. Ah, cava-sangria, ah, oui, oui. avec le côté pétillant du cava ça... Oui, c'est ah, très bon, franchement. Ça va être délicieux, effectivement. Ouais. <rire> Quel est votre plat préféré de l'été ah Ça dépend de l'endroit où on se trouve, évidemment. Je trouve que c'est toujours gai euh, de goûter euh, la cuisine locale. Évidemment, il y a des pays où c'est plus facile que d'autres. Euh, J'ai été il n'y a pas tellement longtemps en Grèce et là, on mange vachement bien. Le régime crétois, c'est ça hein Ouais. <rire> votre glace, c'est plutôt fraise, banane, vanille, chocolat ou un autre parfum à euh, caramel beurre salé. Mm. Oh ouais, ça ça c'est une tuerie. Ah oui, ça c'est... Ah oui. oui. Ah oui, oui effectivement, là là, là, là, là... là, je pense que Sylvain, il n'y en peut plus, là, il a vraiment faim, là, il est en face de moi, il, il est en train de fondre. Bon. Dans quel endroit, pour terminer, vous sentez-vous le plus en vacances chez nous en Belgique oh, bah, Je dirais dès qu'on peut euh, être dehors, Donc par exemple, une terrasse de café ou d'un restaurant Il n'y a pas un endroit euh, en Ardennes ou à la côte qui, euh, qui. vous vous dites vraiment là, je suis en vacances, je suis bien, j'ai l'impression d'être ailleurs Non, parce que je dirais même chez moi dans mon jardin et que je peux manger dehors par exemple, ça fait vacances C'est vrai, vous avez voilà. raison Bon, ben, un tout grand merci d'avoir répondu au questionnaire des Pipel en vacances Caroline Mais Et puis vrai. on vous regarde tout à l'heure à midi cinquante sur la Une et puis aussi après le journal de, de 13h bien sûr ouais. Et on compte sur vous pour le soleil le week-end <rire> D'accord, <rire> <rire> gros <Grand> bisous <rire> à bientôt, au revoir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 Le garage Skodachu vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skodachu et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skodachu, H&M, au pied de la Côte d'Ambourg. Skodachu, le service en plus. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure, en face du McDonald's. <t 'en> Merci d'écouter Vivacité. Vous voulez des rimes chauds On en a vraiment pour vous. Dans un instant, il y aura Bob Marley avec euh, Jamming. Et là, c'est chaud, c'est bouillant. La température monte. On est presque à. Oula, au moins 50 degrés. Voici Jennifer avec Paradis Secret. Dans ton lit, j'ai connu le vertige et le goût du péché. Dans un coin de Paradis Secret, le soleil. Sylvien vient de me dire après Jennifer et Paradis Secret. <rire> écoute, on, on met la pub, comme ça j'ai le temps de l'habiller. Mais je ne sais pas de qui il parle. <rire> une surprise dans un instant. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque. Besoin d'un bon matelas Pour les soldes, une seule adresse, Litry à Liège. De moins 15 à moins 50% sur tous nos matelas et livraison gratuite. Litry l'incontournable maison de confiance, rue Jean-Doutremeuse 35 à Liège. Dès 13h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Ce qui fait vibrer les Belges, c'était le thème de l'été du bon côté. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission et découvrir nos goûts noir, jaune, rouge, rendez-vous sur notre site internet. 13h à 15h sur vivacité, l'été du bon côté, avec Émilie de Kegel. Et je rassure tout le monde, elle est habillée. <rire> ben oui, <rire> Sylvain <rire> m'a rhabillée. <rire> vrai, il a bien choisi, hein. il n'y oui, a, oui, a pas de faute de euh, goût. Vous êtes très estival aujourd'hui. Oui, là, merci. Un joli euh, fin pull. Euh... Oui, très fin. Couleur fuchsia chiens, on dit ça Orange sanguine. Oui, ça j'aime bien. Orange sanguine. <rire> C'est sympa. <rire> voilà, sorbet, <rire> sorbet orange sanguine. Sorbet orange sanguine. Bonjour Émilie, ça va Oui, ça va super bien. Ça va super bien puisque dans l'été du bon côté, aujourd'hui, une fois encore, nous allons partir en vacances, mais pas n'importe comment ni n'importe avec n'importe qui, puisque nous allons partir avec les enfants, oui. les tout petits. C'est pas évident, surtout si ce sont vos premières vacances avec euh, avec vos enfants euh, que vous restiez ou que vous partiez. Il y a plein de petites choses à faire, à prévoir. Euh, C'est pas toujours évident, hein. je pense que ici en tout cas dans le studio, vous savez euh, ouais, <rire> ce ouais. que ça représente, les premières vacances avec les enfants, voilà entre autres, alors est-ce que vous avez prévu le bracelet d'identité avec les coordonnées est-ce que vous avez euh, prévu les activités tous les papiers, toutes les choses qu'il faut prendre on mmh. va en parler tout à l'heure avec Marina Lapera de l'ONE, euh, histoire de faire la checking list de toutes les petites choses à ne pas oublier pour partir avec les enfants, et si vous, vous avez des questions à nous poser, sachez-le que vous pouvez déjà le, le faire dès à présent. Hein. Bah oui, par SMS 30 63 vous serez là donc dès 13h jusqu'à oui. 15h voilà, avec le paquet de couches ce sera l'été du bon côté Bah c'est génial mais je... vous êtes une bonne babysitter ah oui et vous êtes, vous êtes disponible ces, ces, ces jours ci ah là ça va être un peu compliqué mais il y a toujours moyen de s'arranger d'accord bah c'est très bien je communiquerai votre numéro de téléphone tout à l'heure 045 19 <rire> bon on n'écouterait pas euh, jamming Non Bob Marley <rire> bon, On avait dit jamming hein, Je veux dire là, Bon j'ai rien contre Francis hein, On peut l'écouter après Francis Mais on avait parlé de, de Bob avant hein, Bob Marley Alors le Bob très important pour les enfants Pour mettre sur la tête Quand il y a du soleil <rire> Ah ouais je pensais que vous parliez du porte clé moi <rire> Aussi aussi. C'est aussi très important finalement A tout à l'heure Emily with Thomas. ou dans l'autoradio c'était Bob Marley avec Jamming et dans l'autoradio là il y a Caroline Gillet qui arrive depuis le centre RTBF Mobile Info bonjour Caroline bonjour Stéphane alors c'est toujours calme très Très, très très calme. Je vous ennuyez pas trop Bah un petit peu quand même. <rire> Qu'est-ce qu'on fait quand non. on s'ennuie au centre RTBF Mobile Info Eh ben on écrit des mails, figurez-vous, on fait les prévisions pour ce week-end parce ah, que ce oui. week-end ça risque d'être chargé. <rire> le, le châssis croisé. Exactement. Voilà. Et comptez sur l'hélicoptère le, le, RTBF Mobile Info aussi. Euh, Évidemment, c'est vendredi. vendredi. Ouais, ouais, ouais. On a quand même 15 petites minutes de plus. C'est ah. sur le 17 et lille défilé entre Albeck et Paradise en France, 4, 4 km et demi de ralentissement. C'est pas grand chose par rapport à ces derniers jours. Merci Caroline, j'attends un mail de votre part alors. Hein, je vous en si enverrai en plein. <rire> D'accord, je les attends avec impatience. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et dans un instant, eh bien, la météo sera à l'honneur avec une super appli. Aurore nous en parle juste après Francis Cabrel l'homme d'Astafor et sur Vivacité. Avec Parti pour rester. Y quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes. Tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface, on. Tombe Chacun à son tour Entre les griffes du rapace Le seul remède c'est l'amour D'ailleurs c'est pour ça Qu'on court d'un bout à l'autre De l'espace On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire Comme si On était parti pour rester rester on n'est même pas pressé, rester, dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle La niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle Mais l'horloge est hors de portée Et ce n'est pas là l'essentiel Elle peut continuer de tourner Elle peut tout emporter Je te trouve chaque jour plus belle On va viser l'éternité on est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Rester, rester, rester. On est loin d'être lassé. Rester, rester, rester. Dans un coin de mes pensées. Une vie à temps lassé. Mille fois recommencé. On va rester, rester, rester. On n'est même pas pressé Restez, restez, restez Pour tous ceux qu'on a blessés Qu'on aurait dû embrasser Autant tout recommencer On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire comme si on était parti pour rester. Parti pour rester Francis Camrel et tout de suite Aurore Salsano sur Vivacité. Quand vous voulez organiser une sortie ou une activité en plein air, c'est vrai que euh, on n'est pas toujours forcément attentif à la météo, on l'a loupé à la radio ou à la télévision. Mais la météo dans sa poche, c'est possible parce qu'Aurore va nous parler d'une application météo assez utile. Besoin de savoir s'il pleuvra ce soir pour faire un barbecue ou même dans 10 minutes histoire d'étendre le linge dehors Alors, téléchargez l'application de l'IRM, l'Institut royal météorologique sur votre smartphone. L'application vous donne des prévisions jusqu'à 14 jours, mais aussi les prévisions de précipitations toutes les 10 minutes. Les données sont présentées sous forme de cartes qui reprennent de manière très précise le passage des nuages par exemple, mais aussi sous forme de graphiques très explicites notamment pour les précipitations. Dans le détail, cela donne notamment des prévisions horaires pour les 48 heures Venir, il suffit de cliquer sur une heure précise pour obtenir les prévisions de température, de précipitation, de vent et de nébulosité en fonction des endroits que vous aurez pointés. Par exemple, l'endroit où vous vivez, Namur, mais aussi Ostende, au parce que c'est là que vous partirez le week-end prochain. Si vous voulez des prévisions plus précises pour les heures qui viennent, cliquez alors sur la carte de la Belgique, vous obtiendrez en dessous de celle-ci un graphique qui vous montre les précipitations prévues dans les 3 heures qui viennent, 10 minutes par 10 minutes. L'application vous permet aussi de choisir quelles alertes vous voulez recevoir, alertes jaunes, oranges ou rouges, et à quelle fréquence. L'installation vous demandera d'ailleurs quelques minutes histoire de configurer Tout cela convenablement. Le tout est disponible gratuitement via l'App Store et Google Play, une application assez fiable puisque conçue par l'IRM et qui vous donnera des allures de Madame Irma de la météo. C'est donc testé et approuvé. Merci Madame Irma. Euh, Aurore Salsano, on se retrouve demain bien sûr. Two, three, four. Black Horse and a Cherry Tree. Voici Katie Tenstall sur Vivacité. Et dans un instant, Le grand concours au w Europe I a place in the middle with a big black horse on a tree I felt a walking 'Cause I love this way, He said, hell and day, will you marry me?" Ooh -hoo. Ooh -hoo. but I said, "No, no, no, no, no, no." I said, "No, no, you're not the one for me." No, no, no, no, no, no. I said, "No, no, you're not the one for me." Ooh. them in the early hour, so stopped it dead for a beat up two. Ooh, ooh, ooh. but I cut some cord and I shouldn't have done it and it won't forgive me after all these years ooh, ooh, ooh. so I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree ooh, ooh, ooh. now I won't come Cause it's all so happy, you I got a whole the world to see Yeah. Ooh. ooh And it said no, no No, no, no, no Said no, no You're not the one for me No, no No, no, no, no Said no, no You're not the one for me ooh The one for me Et dans un instant, l'information de midi sur Vivacité puis le retour de Denis Collard avec la météo, des plages et de vos vacances. Mais je vous rappelle notre grand concours. Écoutez cette chanson, écoutez-la. C'est notre jeu de plage du jour. C'est un monstre sacré de la chanson française. Qui a sorti un titre en japonais Et on vous demande d'identifier cette personne Qui est-ce La grande question qui va vous permettre De vous rendre à Mini-Europe Deux adultes, deux enfants Et également à Océade C'est à côté d'Atomium à Bruxelles Deux adultes, deux enfants Dans la même enveloppe donc Océade et Mini-Europe Soit de la même journée ou alors vous y allez deux journées séparées C'est un petit peu vous qui choisirez En tous les cas si vous souhaitez participer il faut avoir la bonne réponse et jouez avec nous par SMS au 6003 donc prenez le GSM et envoyez la bonne réponse au 6003 c'est pas évident hein, parce qu'on a quand même pas mal de, de mauvaises réponses c'est pas Hugo Frey, voilà c'est pas Salvatore et Adamo c'est pas Frédéric François ce n'est pas Marcel Amont. il y a eu du Gilbert Berbeco. ce n'est pas non plus Florent Pagny Euh, ce n'est pas euh, non plus euh, Salvatore Adamo qui revient très souvent, Michel Sardou plusieurs fois. Euh, voilà. Donc, avez-vous trouvé de qui il s'agit C'est énervant. C'est énervant pour ceux qui n'ont pas trouvé. Essayez de vous aider avec vos collègues euh, ou, ou si vous êtes plusieurs à la maison, qui chante ce titre en japonais C'est un artiste hyper connu de la chanson française. Allez, il vous reste encore quelques minutes pour jouer, et puis euh, on vous appelle après l'info de midi. Les photos, les cadres Sont pourtant bien là vestiges de gloire douloureuses joie Wilhelm sur Vivacité. Vivacité Bon appétit Vivacité il est midi L'info avec vous Delphine Vreux Bonjour comme un très mauvais souvenir à Cour Saint-Étienne dans le Brabant-Wallon on n'oublie pas l'eau qui envahit les rues au mois de juin Il faut trouver des solutions, alors euh, ce matin les travaux ont commencé pour dégager des gravats à l'endroit où les deux cours d'eau se rejoignent, la Dille et la Tille. Écoutez les explications du bourgmestre de Cour saint étienne Michael Goblet d'Alviella. Nous avons trouvé un, un entrepreneur disponible en, en juillet, équipé du matériel nécessaire pour enlever un dépôt de terre et de bricaillons, ainsi que des débris de bois. Euh, dont nous pensons qu'il constitue un, un obstacle au, au, beau, au bon écoulement de la DIL. De la Alors il y a, ce sont des dépôts et des avancènements qui se euh, créent au fur et à mesure des différentes euh, crues. Donc il était impossible d'intervenir après chaque crue. Ici c'est une mesure de, de prévention. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le prochain orage pour constater que c'est un véritable obstacle des propos recueillis par Thomas de Broucker. Encore beaucoup de questions sans réponse au lendemain de l'attentat dans une église en Normandie selon le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. L'adolescent de 16 ans en garde à vue n'a rien à voir avec la prise d'otage et l'attaque ce jeune est le frère d'un des deux terroristes celui qui avait un bracelet électronique il était en liberté conditionnelle assigné à résidence, il ne pouvait sortir que quelques heures le matin et il habitait à moins de 2 km de l'église on ne sait toujours pas qui était le deuxième terroriste. Qui a bouté le feu à une porte d'entrée de la mosquée de Tubise C'était dans la nuit de lundi à mardi, avant l'attentat en Normandie. Le feu a été bouté à une porte arrière du bâtiment. Les dégâts sont limités. Une enquête est ouverte. Le délai pour avorter en Belgique va-t-il être allongé La question reviendra au Parlement à la rentrée. Aujourd'hui, la limite, c'est 12 semaines. Certains voudraient la repousser à 20 semaines. Les femmes auraient alors en Belgique les mêmes possibilités qu'aux Pays-Bas. Sébastien Joris, qui sont ces femmes, ces femmes qui veulent avorter alors que la limite actuelle est dépassée Ce sont souvent les plus fragilisées. Il y a les cas de déni de grossesse avec un diagnostic qui n'est pas posé au bon moment et donc une prise en charge tardive. Il y a également des situations qui changent en cours de grossesse avec des événements vécus de manière dramatique et une maternité qui n'est plus désirée. Et puis, des cas de grande solitude au sein même de certaines familles. C'est ce qu'explique Dominique cronet Elle est médecin et travaille en centre extra-hospitalier. Ça existe encore dans certains milieux où... La sexualité d'une femme jeune et non mariée est absolument inconcevable dans l'environnement familial. Si ces jeunes femmes tombent enceintes, elles ne trouveront aucune aide. Et le temps va passer, les semaines vont passer, dans une espèce d'isolement angoissé où elles ne trouvent pas de solution. Dominique Croinet est en faveur d'un allongement des délais, au-delà du premier tiers de la grossesse, à certaines conditions. Car une interruption au-delà de 12 semaines nécessite d'autres techniques médicales. Il faudrait certainement permettre aux centres extra-hospitaliers, qui sont donc les structures qui réalisent 80% des avortements en Belgique, leur permettre de s'équiper pour faire des anesthésies générales et pour former leurs praticiens. Chaque année, entre 500 et 600 femmes belges traversent la frontière pour interrompre leur grossesse aux Pays-Bas, car elles sont au-delà du délai légal en Belgique. Et plusieurs parties de l'opposition PS, Écolo, SPA et Défi ont déposé des propositions pour euh, propositions visant à toucher au délai pour un avortement ou à retirer celui-ci du code pénal. La majorité, elle se cherche toujours une position commune. Peut-on produire du safran en Belgique La réponse est oui, malgré le climat. Laurent Lacroix, un habitant d'Énuyer, s'est spécialisé dans le safran, l'épice qui parfume notamment les paella, et que l'on produit plutôt d'habitude dans les pays chauds. Alors, comment cultive-t-on le safran Explication, et c'est une rencontre signée Charlotte Legrand. C'est en regardant un reportage à la télévision que l'idée lui est venue. Ça fait des années que je cherchais un produit à qui n'y avait pas encore le Parce que tout le monde fait des fraises, des fromages, etc. Laurent Lacroix prend conseil, suit une formation, puis se lance. Ça, c'est une des parcelles de, de Safran. C'est ici que ça a commencé. Oui. Il n'avait plus de jardin, du coup Non, j'avais une pelouse et je le retournais aussi, oui. Il a planté sur deux autres terrains des milliers de bulbes d'un crocus très spécial. Qui euh, dort au printemps et qui en éveille à l'automne. Donc, pas les crocus qu'on a dans non, nos jardins qui fleurissent ça n'a rien à voir, ça rien à voir. Les bulbes fleuriront dans trois mois environ et La veille, des fois, on se dit euh, on va avoir que cinq, six fleurs. Et par surprise, le lendemain, on peut avoir 2000 à 20 000 fleurs, quoi. En une nuit. Oui, oui, ça va très vite. Et une fois que la fleur est là, on doit aller très vite parce qu'on a 12 heures pour la récolter. Après c'est trop tard, elle, elle fane. quoi. Les pistils de ces fleurs seront séchés au four, puis stockés dans un bocal. École de l'an passé, quoi. 80 grammes pour 15 000 bulbes plantés. La météo froide et pluvieuse a causé beaucoup de pertes. Mais Laurent Lacroix ne se décourage pas et termine de planter ses 40 000 crocus. À des explications signées, Charlotte Legrand. Caroline Gillet, calme sur les routes Très calme depuis ce matin. Vous perdez tout de même une vingtaine de minutes à présence. sur le 17 courtrès lille au poste frontière. Des fils qui s'étendent sur 6 km en amont du poste frontière, donc en direction de la France. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances avec Stéphane Piebeuf. Eh oui, on est on est tout, euh, tout, tout tout tout tout ensoleillé, tout tout nu et tout bronzé, j'allais dire, mais c'est à midi là. Non. vous racontez n'importe quoi parce que vous vous. Oui oui non mais c'est vrai. On, on, ni on... tout nu ni tout bronzé. Si ah ouais, c'est vrai, on n'a pas beaucoup pris le soleil. En même temps, vous avez eu les nuages par la fenêtre eh ben, on fait avec. Bon, allez, le journal ce sera à 13 h À tout à l'heure, Delphine Veuve.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 J'espère que vous allez bien, voici Shime et la Malice Survival, la musique. Dans un instant on vous appelle, on appellera aussi Julie Compagnon dans les People en vacances. Et puis de Nicolas va revenir parce que vous êtes très nombreux à lui demander la météo de, de vos vacances. On prendra la direction bah, de votre lieu de villégiature dans quelques petites minutes. Merci d'écouter Vivacité. Peut-être idéaliste, maman disait que nos rêves parfois rien les réalisent. Me paye, qu'on me taise, qu'on me laisse dire ce qui me plaît, qu'on me. Je veux rire, je veux crier haut oh et fort, toutes mes conneries, mes délires, à tort ou à raison on verra, il n'en tient qu'à nous. Soyons forts, soyons fous et rien n'a foutre ce qui pense du mouvement. Le ciel est gris, il euh, n'y a pas beaucoup de soleil euh, actuellement, mais c'est pas très grave. Euh, on va l'apporter le soleil avec le tube de l'été on se situera dans les années 80 d'ici quelques secondes avec euh, wow, un tube en puissance. Les Inratables de Linnbacher. Pendant les soldes, jusqu'à 40% de réduction sur plein de chaises pour la salle à manger. C'est chez Linnbacher.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 Une cuisine équipée pour moins de 2000 euros, un micro-ondes, un aspirateur ou une centrale vapeur pour moins de 100 euros, une plancha, un presse-agrumes ou un croque-monsieur pour moins de 40 euros, ce sont les derniers jours pour profiter des soldes chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées, plein la cuisine. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Le Monde Sauvage des Safari Park, unique en Belgique, E25, sortie 46. mondesauvage.be Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9, le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Vivacité présente le Phare Festival de Louvier. Des artisans, artistes potiers récupards sont fiers de vous présenter leur savoir-faire dans un marché ou en couleur. Animation, ateliers pour enfants et nombreux concerts cover. Le Phare Festival de Louvier, samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10h à minuit, autoroute 25 sortie Sprimont, info sur 5jourphare.be. Deuxième tube de l'été sélectionné pour vous Baltimora et Tarzan Boy projet italien actif dans la deuxième moitié des années 80 avec ce succès, ce titre Italo Disco dont le refrain reprend le cri de Tarzan bon, il est quand même ralenti parce que le vrai cri de Tarzan c'est ça on est d'accord hey C'est vrai que une chanson avec le vrai cri de Tarzan, ça n'aurait peut-être pas marché, hein nous sommes bien d'accord. Et donc, on retrouve ce titre Tarzan Boy sur le premier album de Baltimora qui s'appelle Living in the Background. Mais malgré l'apparition d'un deuxième album en 87, on ne se souviendra d'eux que grâce à ce One-Hit Wonder, comme on dit, qui illuminera l'été 1985. Ej, śita kusi, kuszy. A Let's get to quitter la jungle pour se diriger vers euh, vos destinations de vacances avec De Nicolas dans un instant et nous irons à New York. Viva Solde démentiel chez Brico Rulo. Un exemple parmi beaucoup d'autres, moins 20% sur tous les meubles de salle de bain. Brico Rulo atteint l'eau, membre Andy Home. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici.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 Plus d'infos sur point jusqu'à 13 heures un air de vacances sur vivacité.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 Call away, c'était Charlie Puss sur Vivacité. Il est midi 20! Denis Collard est de retour pour vous sur Vivacité. Vous pouvez lui demander la météo de votre lieu de vacances en envoyant un SMS au 3063 pour un demi-euro l'envoi de message ou alors c'est gratuit via euh, vivacité.be Denis, je vous sens préparé tel un Américain avec ou sans les frites pour nous dévoiler la météo de New York. Barbara s'envole demain pour les états unis d'Amérique. Ah, ça me rappelle la chanson du Simon, ça évidemment. J'ai rêvé New York, oui. j'ai rêvé New York. Eh bien, Barbara pour New York ça va mais sans plus je dirais parce que demain il y aura encore 32 degrés mais le ciel commence à devenir plus nuageux et on a une zone de pluie qui va arriver zone pluvio-orageuse pour la journée de vendredi avec 28 degrés ça reste tout à fait respirable mais quand même ce sera un temps lourd samedi des éclaircies 29 degrés puis dimanche et lundi là il faudra un petit peu faire le gros dos car il y aura des averses et un ciel assez nuageux par contre retour du plein soleil mardi et mercredi prochain avec respectivement 29 et 31 degrés. Et pour terminer la météo des vacances, cap sur Auckland en Nouvelle-Zélande. Ce SMS n'est pas signé, nous dirons donc qu'il s'agit d'une certaine Anne dont le nom de famille est Onyme Denis. Eh bien Stéphane, il faut pas avoir peur pour aller à Auckland cette saison puisque euh, vous le savez, Auckland étant dans l'hémisphère sud, c'est actuellement eh bien l'hiver là-bas et donc euh, on n'a pas des conditions extraordinaires, on se croirait en Belgique au mois de juin avec euh, des températures qui aujourd'hui iront jusqu'à 17 degrés mais par contre de la pluie pour euh, demain jeudi et 15 degrés, de la bruine et 14 degrés pour vendredi et samedi. Un ciel nuageux dimanche, à nouveau de la pluie lundi, et puis des éclaircies mardi et mercredi. Tiens, je sens que je pourrais retrouver du boulot là-bas sans trop me désacclimater moi. <rire> c'est clair, et en plus je vais m'occuper du vent je vais m'occuper du vent Denis, je vous promets euh, c'est avec Noir Désir le vent nous portera sur Vivacité puis après on va résoudre ce défi, ce jeu de plage, avec cette chanson en japonais qui vous énerve hein, par SMS, je le lis hein. elle vous énerve cette chanson-là la bonne réponse arrive dans un instant après Noir Désir. Les people en vacances sur en vivacité. on appellera Julie Compagnon. Mais tout de suite, nous allons vous appeler. Vous qui allez peut-être gagner euh, un pass familial pour profiter d'Océade à Bruxelles à côté de l'Atomium. Et juste à côté d'Océade, il y a Mini-Europe. Nous recherchons depuis euh, tout à l'heure une chanson chantée en japonais par un monstre sacré de la chanson française. Alors on a eu pas mal de mauvaises réponses, c'est vrai. Mais heureusement, quelques bonnes réponses. Et on vous appelle, vous qui avez envoyé justement la bonne réponse. On téléphone à quelqu'un. Ouais, voilà. On appelle comme ça à l'improviste, quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse par SMS. On va voir qui va décrocher. Bienvenue sur ah. Voice Mail. C'est dommage. Allô Veuillez y laisser un message. Bon bah. Je me dis, c'est vrai que en général, on tombe jamais sur la messagerie et puis la personne décroche après. C'est vrai que ça n'arrive jamais, c'est moi qui suis un peu couillon là, pour le coup. Je me suis dit, il y avait un petit blanc, je me dis, ah tiens, la personne va peut-être décrocher. Non, bon, bah c'est pas grave, on va appeler quelqu'un d'autre. On peut peut-être écouter l'extrait, alors du coup... Et on a reçu beaucoup de mauvaises réponses, c'est ça qui est incroyable, hein. C'est euh, pas évident, visiblement, de trouver la bonne réponse euh, ce, ce midi. Euh, Vincent Niclot, c'est pas lui. Enrico Macias, c'est pas lui. Dave, c'est pas lui. Dave, il y revient tout le temps. On a même reçu Michel Polnareff. C'est pas lui non plus. Alors, de qui s'agit-il Si vous avez la bonne. Charles Aznavour, non plus. C'est pas lui, Jacqueline. Euh, donc voilà, si vous avez la bonne réponse, 60-03, ça vous coûte 75 centimes. Et il vous reste combien de temps Combien de secondes là Juste après la pub Deux minutes Voilà, deux, dans deux minutes, on vous appelle.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 Un air de vacances sur Vivacité. Allez, qui va repartir avec Là, les places pour Mini-Europe. Je crois que cette chanson n'est jamais autant passée en Belgique de, de toute sa vie. quoi. C Allô Bonjour, c'est Stéphane. Bien oui, bien. bonjour Stéphane. Sur vivacité. Quel est votre prénom Marianne. Marianne, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de la radio derrière vous Oui, le temps de voilà. notre intervention Je peux même l'éteindre peut-être. Oui, éteignez-la. Oui. Éteignez voilà, j'éteins, oui. En plus, je suis en voiture, donc voilà. Mais, mais Marianne, n'oubliez pas de la, la rallumer après. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes en voiture sur la route du travail, des vacances, des courses euh, Non, je suis en voiture euh, pendant mon temps de midi. Ah, votre temps de midi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis secrétaire de direction. D'accord. Et vous êtes déjà parti en vacances je suis déjà parti en vacances, oui, à Saint-Malo. Ah, et alors, il a fait beau Il a fait excellent, et voilà. Et la ville est magnifique, et c'était super. Bon, le retour n'a pas été trop difficile, parce qu'aujourd'hui, il fait un peu gris. Oui, mais bon, on est quand même retourné aussi à des, des bonnes températures, donc ça va, ça me convient. Oui, et convient. en plus, on va peut-être vous offrir une escapade à Mini-Europe et à Océane. Voilà. Deux voilà. adultes, deux enfants. Alors, oui comment s'appelle ce monstre sacré de la chanson française que l'on recherche depuis tout à l'heure, euh, désespérément Oh, il s'appelle Claude François. Oui <rire> Dona, dona, dona. Alors pour le coup, le Dona, Dona, Dona, c'est la même chose en japonais qu'en français. Hein. Ce sont oui, les je n'arrivais les... plus, plus à me rappeler le titre en français, mais j'ai y reconnu tout de suite l'intonation. Et comme je n'avais pas mes, mes, mes lunettes, j'avais envoyé, envoyé la réponse sur un autre numéro en fait. Ah voilà, ok, c'est pour ça, voilà. oui, parce que je me dis, il ne oui. faut pas de lunettes pour écouter Claude François. Hein non mais voilà, pour envoyer sur le 603, oui. voilà. Bon, eh ben, heureusement, euh, vous êtes euh, bien rattrapé et c'est donc oh vous oui. euh, qui allez pouvoir profiter de Mini-Europe euh, et Monsieur de Océane. Bon, fait voilà. pas de gros bisous, ne raccrochez pas, on va prendre toutes vos coordonnées bien sûr en antenne, histoire de pouvoir vous envoyer euh, votre panacée. Merci, et bon après-midi. Et de la musique euh, qui sent bon le soleil, pleine de vitamine D, ça vous tente Tout à fait, sur Vivacité, bien sûr. Et eh bien, voici Kenji avec <rire> nos Me mères <mirasmas>. Merci beaucoup. Il pensait et il se MIRESMAS, MIRESMAS, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça, ne joue pas avec le danger, on met MIRESMAS. Depuis que tu vis dans ses bras, il a retrouvé le sourire. Depuis que tu es son avenir, tu es devenu sa joie. Mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. n'ai plus trop de nouvelles mais tu pas content pour moi toi qui es mon ami je sens que tu t'éloignes de moi hey à chaque fois que je suis avec elle vos regards ne sont plus les mêmes je deviens parano ton ami m'a tu planté un couteau dans le préféré celle-là avec les petits l'impression d'être à la kermesse comme ça. C'était Kenji, Kenji Girac avec Soprano sur Viva Cité. Eh bah ça tombe bien, on parlait musique, on va en parler avec Julie Compagnon. Bonjour Julie Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde! Les people en vacances! Alors, la chanson de Kenji, elle est pas mal la fin avec le petit. Euh... Ah ouais, elle est super! Voilà, voilà. Kenji, c'est toujours un grand succès! Quelle est la chanson justement qui représente le plus l'été selon vous? Ah, euh, moi j'aime bien. Bah, justement, un truc bien belge, c'est Bailando la chanson, Ah, Paradisio! Euh, de de Paradisio, oui, je trouve que c'est quand même pas mal, ça et fait danser et puis c'est belge, c'est une tierce, c'est Ah ouais! Ah ouais, c'est bien! Ça. <rire> Ah c'est bien, et vous savez quoi, on, on, on va appeler Patrick Club Carter dans les people en vacances prochainement parce qu'il ah y a une ouais. version remix qui, euh, qui est sortie Ah bah oui, évidemment Ah oui c'est bien ça, dites-moi vous êtes en Bretagne ou quoi, il y a beaucoup de vent autour de vous Non non, il y, a, il y a beaucoup de vent mais je suis à la côte belge là pour le moment, je suis à Coqsid ah et ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chance avec le temps, il n'est pas moche, super ouais. mais euh, je vais me mettre un petit peu à l'abri comme ça, sera un petit peu plus facile d'ailleurs C'est pas mal voilà. On je pourrait me mets presque à entendre les maintenant. mouettes. <rire> c'est clair. <rire> bon. Mais là, je ne sais pas si elles doivent sortir parce qu'il y a vraiment de grosses, grosses rafales devant. Mais bon, voilà. <rire> Et donc, Coxite, c'est votre destination de vacances cet été Oh non, ce n'est pas ma destination de vacances Mais euh, voilà, je suis venue passer quelques jours en famille Et, euh, et voilà, on profite bien Il a, On a eu du beau temps jusqu'à ouais. ce matin Donc voilà, peut-être qu'on va en profiter pour rentrer vers Bruxelles justement Parce que c'est vrai que la côte belge, quand il fait pas super beau c'est pas non plus... Euh, allez, je veux dire, c'est sympa Mais il y a, quand même <rire> un point y a positive, pas grand chose à faire Il y a un point positif, c'est qu'il y a moins de monde <rire> Il y a moins de monde, c'est clair, mais bon, c'est vrai que, voilà, à part une petite balade à vélo, si on n'a pas peur de s'envoler, euh, <rire> voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire si on n'est pas un, un pratiquant du kitesurf, mais ouais. c'est vrai que, voilà. Mais sinon, c'est quand même sympa, et puis l'air est toujours agréable à respirer. Et euh, vous, voilà. plutôt camping <rire> ou hôtel euh, bah, Je suis plutôt hôtel, <rire> franchement. Vite <rire> les mouettes, ça suffit maintenant. Ouais. Non, non, je suis plutôt hôtel, parce que le camping, c'est chouette, mais se balader avec son papier toilette autour du cou, <rire> C'est moyen, quoi. C'est moyen, on va dire. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc, euh, <rire> ça peut être pratique. <rire> Dis, tu me passes un petit morceau. <rire> oui, c'est vrai que ça ah, peut, pour pour échanger des numéros de téléphone, ça peut être sympa. Oui, ouais. <rire> pourquoi pas. Piscine, mer ou montagne. Euh, plutôt mer. D'accord. Plutôt mer, ouais, C'est agréable. Ou votre cocktail préféré. Ah ben, franchement, j'aime beaucoup le spritz. Vous ah, voyez, c'est quoi la, le Spritz la spécialité. Ah oui, avec l'apéro, c'est ça. Hein. Alors, j'ai découvert ça la l'an de dernier de Venise, et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je ne peux ouais. plus m'en passer, absolument plus. Quoi. Ça doit être à tous les apéros, obligatoirement, sinon je bois plus l'apéro. Ouais, voilà. Attention, il faut bien le faire, le Spritz. Hein. On ne fait pas ça n'importe oui, comment. Oui, c'est vrai, ah. mais je suis assez spécialiste. Hein. Franchement, euh, sans me vanter, euh, je fais très très Donc, bien. Quoi, avec euh, le Procheco, etc Avec le Prosecco, avec euh, le, la larme d'eau pétillante, ah, les oui, glaçons, voilà. la petite paille, tout va bien. Ah, on ouais. sent la, la vraie professionnelle du Spritz, c'est très bien. Ah non, non, je suis à fond, euh, ouais. <rire> Quel est votre plat préféré de l'été Oh, J'aime bien mon plat préféré, j'aime bien les salades, les, les petites salades avec, euh, avec euh, du quinoa, des petites lentilles, des légumes, euh, des légumes crus coupés. Je suis assez friande, je ne suis... mange pas beaucoup de viande, donc euh, voilà, j'aime les de salades, bien ah, fraîche. Ouais. Bon, j'essaye, j'essaye, bon, de temps on, en temps. On va quand même se faire plaisir avec une petite glace <rire> fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum eh ben, Franchement, je vais vous étonner, mais je n'aime pas du tout la glace. Non. Par contre, une petite boule de berlin au bord de la plage, ça, je ne dis jamais non. Ah ouais. Même quand il fait chaud. <rire> ah Même quand il fait chaud. Vous savez, le gras, ça rassure. Franchement, le gras, euh, c'est pas mauvais. C est, c est, ça remonte le moral. Alors par exemple, une journée comme aujourd'hui à Coccyd où il pleut après. Ah, là, la boule de Berlin. Hein, une bonne ça. petite boule de Berlin en bord de la plage avec les mouettes qui viennent vous attaquer, il y a rien de mieux. Voilà. Eh ben, il va falloir la manger vite la boule de Berlin, hein, sinon elle va vite partir. Vous inquiétez pas, en trois bouchées avec moi, c'est réglé. D'accord, c'est vrai que le gras ça rassure. Le gras ça rassure. Ouais. Là, je retiens cette phrase. Et euh, pour terminer, bah, justement Coccyd j'imagine que c'est votre station balnéaire préférée chez nous en Belgique. Ah ben, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a que deux à parc, donc ça permet de faire des économies et, euh, <rire> et en plus, voilà, il fait... Euh... Non, non, on entend beaucoup parler français à Coxy, parce qu'il y a beaucoup de gens du nord ouais. de la France qui viennent faire un tour dans cette, dans cette station, et puis oui, c'est vrai qu'elle est, elle est assez sympa, elle est peu fréquentée, donc il euh, y a quelques petits bars sympas au bord de l'eau, donc euh, oui, c'est une, une station vraiment chouette, et, et c'est peut-être parmi l'une de mes préférées à la Côte-Belge. Super, profitez-en voilà. bien avec votre boule de De Berlin, vos deux Luna Park Merci. et Paradisio dans les oreilles. Et Paradisio dans les oreilles, évidemment. Gros bisous, Julie, à bientôt. Bisous, bisous tout le monde, à bientôt. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Ah, C'est juste parfait. Voici maintenant Fanny Neguesha, Elle est belge, elle est toute jolie. Sa chanson s'appelle « Number One ». On s'était mis d'accord T'étais pas fait pour ça Toutes ces histoires de love Très peu pour toi T'as des plans à côté T'as le choix Est-ce que tu comprends pas Bah tu mélanges tout, y'a yeah, et puis à nous Laisse-moi te montrer tout ce que les autres n'ont pas. Merci de nous écouter sur Vivacité à partir de 13h l'été du bon côté avec Émilie de Kegel Et puis ensuite ce sera vivre ici avec toute l'équipe de Marc Vernon Il y a toujours une bonne ambiance aussi dans le studio De 15 à 17h à ne pas manquer sur Vivacité euh, Avec des bons plans proches de chez vous Dans un instant nous allons nous mettre en selle Au beau vélo de Ravel Nous retrouverons Guillaume Moulard La Pro League La Coupe de Belgique La Champions League L'Europa League Les Diables Rouges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 Ah samedi à Morresnet. Euh, aujourd'hui c'est Guillaume Moulard que l'on retrouve pour nous parler des activités qui seront organisées en collaboration avec 365.be sur le site de départ du Beau Vélo de Ravel, donc à Morresnet. Alors où serons-nous ce 30 juillet, Guillaume Ce samedi 30 juillet, nous serons à la maison du parc naturel Hautefein Eiffel. Fabienne Nissen, vous en êtes la directrice. Alors on va participer à un jeu familial, c'est le jeu de la vague électrique. Oui, le parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, qui a une destination vélo par excellence, donc qui se situe à quelques encablures de Moresnet. qui n'est pas, la, la, la commune de Plombières n'est pas sur le parc naturel, mais juste à côté. Et donc la vague électrique, il s'agit d'un petit jeu d'observation, un petit jeu d'adresse destiné aux parents et aux enfants qui va euh, parler du, donc du parc naturel de l'Otfanie Eiffel qui est, un, qui est un parc naturel et donc euh, qui, est, euh, qui, est le, qui est un bijou au niveau de la biodiversité et au niveau de l'environnement cette petite vague électrique c'est juste un petit jeu un petit jeu d'adresse et donc euh, le but c'est de, de, de, de faire arriver le petit papillon le plus vite possible de l'autre côté de la route enfin, voilà c'est un, un parc sur le thème de, des habitats et de, la et de la biodiversité et donc au bout du compte le, le gagnant du petit jeu aura droit à des entrées gratuites etc parce que la maison du parc est aussi un site où on loue des vélos électriques, où on a des trottinettes tout-terrain donc c'est vraiment un lieu où on prône la mobilité douce, donc vraiment en phase avec le beau vélo de Ravel et donc et au bout de la journée la personne qui aura le, qui aura le plus beau score pourra remporter euh, des, des, une location pour deux personnes ou même pour la famille en vélo électrique sur le parc naturel fagne Eiffel donc je vous invite à venir euh, vous, vous mesurer à vos parents euh, sur le jeu de la vallée électrique de la maison du parc Botrange Alors Fabienne, hein, vous le disiez C'est une destination vélo euh, par excellence La mobilité douce au sein du parc Est vraiment mise en avant Oui, le parc naturel en fait A euh, 75% sur la communauté germanophone Et donc il y a un réseau de, de tracés, un réseau de balades vélo Impressionnant, nous avons également Vous connaissez sans doute la, la Fennbahn Qui est un, qui est un Ravel euh, fantastique Qui va euh, de l'Allemagne Jusqu'au Luxembourg En passant par les Hauts-de-Fagne Donc euh, la mobilité douce, ici à la, à la maison du parc Bautrange, donc au parc naturel on prône la mobilité douce on, on, réalise, on, on loue des vélos électriques on a une activité scolaire de découverte de la nature en trottinette tout terrain donc vraiment euh, la, la maison du parc est un lieu un, un lieu idéal pour euh, un départ de balade Voilà et on n'en dit pas plus ce sera ce samedi 30 juillet à la maison du parc naturel Haut-Fagne FL à Moresnet Et rendez-vous euh, qui est pris bien sûr Guillaume et si vous désirez de plus amples informations sur le beau vélo de Ravel Rendez-vous sur vivacité.be En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. Training again va cité c'était Super Trump. Alors, ce qui fonctionne bien en Hongrie aujourd'hui, Emilie De Kegel, qui est déjà installée en Hongrie. Hein. Nous sommes donc en Hongrie. Et il y a Ouh, Calvin pas Harris très bien <rire> en Hongrie. Calvin Harris et Rihanna, numéro 4 du tip top hongrois, qui s'appelle le Radio Stop 40 Jatszy Lista. Euh, numéro 2 c'est Kungs avec euh, this girl bien sûr. Et en tête du hit parade, eh c'est Justin Timberlake. Et là, j'ai une grande question pour vous, Émilie de Kegel. Je me la pose depuis des années. Vous pratiquez la radio depuis combien de temps Euh... 13-14 ans 13-14 ans. Est-ce que vous avez le droit d'exercer Euh... Oui. Est-ce que vous avez votre numéro d'imani Oh purée. <rire> Faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites parce qu'on a du lourd et on a de la casserole. Hein oui, oui, j'ai entendu ça à tout au début tout de Super Trump, bien sûr. Mais euh, on va vous laisser, enfin non, je, je, on vous laisse tout de suite, on va, on va écouter Maître Gims. Non, non, non, excusez-moi, non Stéphane, on ne va pas écouter Maître Gims tout de suite, on va d'abord écouter ce qui s'écoute justement du côté du bouton. Attendez, ah, vous me, vous me défiez, vous me défiez, moi je vous trouve. <rire> Génial Ah, vous me demandé, je trouve C'est le numéro roi du TikTok du une. Alors, C'est une chanson spéciale qui a été euh, composée pour l'anniversaire du roi du Boutan. Oui. Mais il faut savoir, et c'est la chose la plus importante, et c'est surtout pour ça qu'on qu connaît ce petit pays euh, d'Asie très très lointain, oui. c'est que c'est le pays où il n'y a pas de PIB, il n'y a pas l'indice d'intérieur brut, c'est l'indice le, le, le, du bonheur. C'est le pays où on est le plus heureux, donc j'aurais plutôt tendance à dire que l'hymne national du Boutan, c'est celui-ci. Ah oui Ah, Elias, ah ouais Bah, c'est vrai, le bonheur, allons tous au bouton. On pourrait demander la météo demain de Nicolas, pourquoi pas Allez, chiche boutons. Ah, bah oui euh, Donc, demain, il faut trouver une autre destination. Euh, vous avez une idée, les gars, un pays un peu lointain euh, Le Vietnam, pourquoi pas hein Le numéro 1 du Vietnam. Allez, oh, c'est noté. Ça, ça semble jouable. Mais bon, je vous pardonne, Émilie. Méfiez-vous. Allez, je vous pardonne. <rire>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 Se lancer Un regard Un regard Je ne sais quoi Et je te pardonne, Émilie de Kegel en pleine forme Ouais, en forme de quoi, je ne sais pas, mais en forme ça c'est sûr On va parler des enfants, des vacances, des voyages avec les enfants, les petits, les tout-petits Il y a certaines choses à, à surtout faire et surtout ne pas faire <rire> On va faire le point tout à l'heure Vous vous installez euh, sur, euh, bah, sur votre fauteuil dans le studio UV cité Et vous êtes là jusqu'à 15h, jusqu'à l'arrivée de Marc Vernon et de Nicolas Et là aussi pour la météo partenaire pour l'été. Solaire mini-format premier soin. Tout est chez D. D. -D. D, -D. Faites-vous plaisir Bonne journée à tous, malheureusement les conditions météo changent Aujourd'hui une zone de pluie assez faible arrive de l'ouest vers le centre et puis l'est du pays Et donc le parapluie sera à nouveau utile, même si les pluies ne sont pas trop importantes Le vent se renforce dans le courant de l'après-midi et les maxima se maintiennent malgré tout entre 19 et 22 degrés On attend encore 23 du côté de la campine ou de l'extrême sud Les pluies vont s'évacuer par l'est l'année prochaine Et puis demain et vendredi on sera sur la trajectoire de fréquentes averses entrecoupés parfois de petits moments d'accalmie. Les températures ne changent pas vraiment. 19 à très localement 23 degrés. Samedi, on reparlera d'un risque d'averse, mais limité. Puis dimanche, le temps redeviendra sec. Le week-end, on atteint une moyenne de 19 à 24 degrés. Ce dimanche chez Brico, tout sera à moins 15%. Et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Moins 20% Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Oh. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité Les Trésors. Toujours aucune information concernant le deuxième agresseur de l'église de Saint-Étienne se rouvrait. Par contre, l'ado arrêté hier après l'attentat n'a rien à voir avec cette attaque. C'est le ministre français de l'Intérieur qui l'a précisé. Ce matin, François Hollande, le président français, a réuni les représentants des cultes en France. Les pompiers de la Louvière malades à répétition, maladie qui ressemble à un mouvement de protestation. Ils dénoncent en fait un manque de moyens humains et matériels à la caserne. Y a-t-il trop de médecins étrangers en Belgique L'an dernier, un nouveau médecin sur quatre avait un diplôme étranger. Les hôpitaux peinent à recruter des spécialistes.